This de of life... Fuegolando! Fuego! Fuego! Fuego! Fuego! What are we? What I know? Ah! You've been waiting Je suis rentré dans le club, la lumière s'est allumée J'ai demandé la table la plus éloigner, elle est venue me voir Genre on peut discuter, je te rassure je ne recharge pas tes qualités Je vais te gunshot, gunshot, gunshot, everyday gunshot, gunshot Je vais te fatiguer, gunshot, gunshot, oui je suis calibré Je te rassure je ne recharge pas tes qualités, je vais te gunshot, gunshot, gunshot Everyday gunshot, gunshot, je vais te fatiguer, gunshot Zandjin, Richard Valentin J't'ajoute connaisseur, avec une petite paire de team Mon ami sur le côté, qui me demande s'il y a des filles J'lui réponds t'a pas compris, tu marches avec le Wadawi C'est trop facile, ne bouge plus reste assis Quand bon, j'envoie c'est pour de vrai, ça s'entend dans toute la ville Des gens mal intentionnés, et quelques meufs à la vue Aujourd'hui ma chambre d'hôtel devient la maison Batiatus Chute, c'est pas ta flûte Si tu insistes monte dans la suite Je vais te gunshot, gunshot, gunshot everyday pas de cinéma Elle dit qu'elle s'appelle Et qu'elle habite en seine Elle veut la jouer fine me demande si je viens de qui Ma chérie je parle pas beaucoup C'est bien pour ça que j'écris un livre J'ai choisi cette fille le fou toute la nuit Tu ne reverras plus Ma voiture roule très très vite Je m'arrête au feu Je me décris en deux deux J'ai la même couleur que la carte bleue Je vais te gunshot Gunshot, gunshot Everyday Gunshot Sûr, je ne recherche pas tes qualités gunshot gunshot gunshot everyday gunshot gunshot je vais te fatiguer gunshot.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 Good job, good job, everyday good job